Pour les cinq prochaines heures. Émission spéciale aujourd'hui à Rock Classic. Question de souligner la tenue de la n e u v i è m e édition du Trois-Rivières Metal Fest en fin de semaine. Je vous ai donc préparé une émission spéciale Hard Rock et Metal au cours de laquelle on va entendre tout au long de l'après-midi la plupart des styles spécifiques reliés au métal. On va entendre du heavy metal, bien sûr, du doom, du metal progressif, du black, du death et même un peu de folk metal. Et de métal viking. On va entendre certains des artistes des formations les plus marquantes du genre, comme Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Dream Theater, Cradle of Filth, Carcass, Dimu Borgir, Death Slayer et Metallica. Je vais vous présenter deux nouveautés les nouveaux albums de la formation de métal progressif symphonique EPK, Design Your Universe et le trait. Très bon album de la formation The Thrash Torontoise, Sacrifice, intitulé The Ones I Condemn. Je vais aussi vous présenter une formation britannique très obscure et tout à fait excellente des années 80 du joyeux nom de Satan qui a enregistré un véritable petit chef-d'œuvre intitulé Court in the Act paru en 1984. Jeff Full, le grand Manitou du Metal Fest, sera en entrevue aussi au cours de l'émission pour nous parler du Metal Fest. Et on va tenter d'avoir l i l Lindell, la chanteuse de la formation Unexpect, en entrevue en direct au cours de l'émission.、Euh, J'aurai en outre, dans la dernière demi-heure de l'émission, un exemplaire autographié à faire tirer du tout nouvel album de la formation Black Delia Murder du Michigan qui va clôturer le Metal Fest demain soir. Donc, Encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. On va débuter、euh, tranquillement avec un p e u de hard rock. Dans un moment, on va entendre Nazareth et Judas Priest. Mais tout de suite, on écoute a s d c s u r les ondes de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u 89.1 FM! Avec leur classique Living After Midnight, c'est tiré de leur non moins classique album British Steel, paru en 1980. Juste avant ça, on a entendu Nazareth avec la pièce-titre de l'album Razamanaz, 1973. Au début du bloc, on a entendu ACDC avec Shoe to Thrill, c'est tiré de cet immense monument du hard rock qui est l'album Back in Black, paru aussi en 1980. Midi 16, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Une émission présentée tous les vendredis des midi piles, de midi à 17 heures chaque semaine. Cette semaine, je vous présente un spécial Hard Rock et m é t a l afin de souligner la tenue de la 9e édition du Trois-Rivières Metal Fest ce soir et demain, samedi, à la bâtisse industrielle du terrain de l'exposition. Dans un moment, on va entendre Van Halen, mais tout de suite, on écoute un groupe qui a bien failli se séparer cette semaine. Es 89FM! <laughs> Des cataracts et l'hockey junior majeur, le football, le sport étudiant, les arts martiaux mix t et s e bien d'autres. Manquez pas l'inconduite de partie. C'est quoi ça, l'inconduite de partie? Il y a plusieurs gars qui se font aller la yacht pendant deux heures sur un tas de sujets dans le sport amateur. L'inconduite de partie est mardi 9h sur les a u x de C'est Fou 89. -1. Et conneries. Tout ça dans le Dîner de Con de 11h à 13h du lundi au jeudi à Séfou 89. -1. Le Dîner de Con est une présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Les 13 et 14 novembre p r o c h a i n à la Baptiste Industrielle, b o r i v i Metal, en collaboration avec musique Daniel Côté, La Pus Rock et Séfou 89h, présente le b o r i v i Metal Fest, 9e édition. 14 g o u p e s sur 2 o u r s mettant en vedette The Black, t h l i a Murder, Beneath the Massacre, コ i ベーディス、オネ e ペ t e フ t クシック、ハロカス、ソファケーション。c アー・オー・カ p マソン et a e u c a a l m o n e t x t r o i s r i v i è r e s m e t a l c o m au coût de 25$ pour un soir ou 40$ pour les deux soirs. Quantité limitée.CD compilation remise gratuitement à l'entrée. Une gracieuseD de Galley Records. Les 13 et 14 novembre, c'est un rendez-vous à la b â t i s s e industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RivièreMetal.com. C'est fou, 89 points. a bonne musique c o m m e n e tout à l'heure. Le méchant, le vigile de la COP, le vigile de la COP est méchant. f l i p p a r d avec la pièce Let It Go qui ouvre leur deuxième album High and Dry paru en 1981. d e f l i p p a r d qui devait en être en concert、euh, mercredi prochain au Centre b e l l mais、euh, la tournée é t a i t annulée、euh, comme ça il y a quelques semaines pour des raisons très obscures qui n'ont pas vraiment été d i v u l g u é e s ce qui est d'autant plus bizarre. Juste avant, on a entendu Van Halen avec le classique And the Cradle Will Rock qui ouvre le troisième album du groupe Women and Children First de 1980. Au début du bloc, on a entendu Aerosmith. Avec le classique Same Old Song and Dance qui ouvre leur très très bon deuxième album Get Your Wings de 1974. Au début de la semaine, Steven Tyler, le chanteur du groupe, avait semble-t-il quitté Aerosmith, même que les deux guitaristes de Aerosmith, Brad Whitford et Joe Perry, avaient confirmé la nouvelle chacun de leur côté en spécifiant que Aerosmith allait continuer et qu'ils étaient à la recherche d'un nouveau chanteur, ce qui faisait bizarre comme ça après quasiment 40 ans de bons et loyaux services. De la part de Tyler,、euh, qui apparemment il voulait faire une pause de deux ans. Sauf que mardi soir, Tyler est allé rejoindre Joe Perry sur scène alors que ce dernier donnait un spectacle au Fillmore East de New York、euh, pour annoncer qu'il faisait toujours partie du groupe et qu'il n'était pas question qu'il le quitte.、Euh, tout ça avant d'interpréter Walk This Way avec Perry, au grand plaisir du public <rire> en délire, bien sûr. Drôle d'histoire, très bizarre elle aussi. Midi 31, nous vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Une émission、euh, présentée comme ça les, tous les vendredis dès midi pile, de midi à 17h. Et、euh, cette semaine, je vous présente un spécial Hard Rock et Metal afin de souligner la tenue de la 9e édition du 3RM Metal Fest ce soir et demain samedi à la b â t i s s e industrielle du terrain de l'exposition. On va maintenant、euh, poursuivre avec un peu de métal. Andalais du début des années 80. Dans un moment, on va entendre Saxon, mais tout de suite, on écoute le groupe de métal anglais le plus prestigieux de tous, Iron Maiden, sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM! 落選。 j a c o n avec leur classique Power and the Glory, qu'on retrouve sur leur album Heavy Metal Thunder, un album sur lequel ils, ont,、euh, ils avaient réenregistré la plupart de leurs classiques. Question de souligner leur 25e anniversaire en 2002. Juste avant ça, on a entendu Ozzy Osbourne avec Over the Mountain, la pièce qui ouvre son deuxième album solo, Diary of a Madman, 1981. Et au début du bloc, on a entendu Iron Maiden avec Murders in the r u e m Org, u e un classique tiré de leur non moins classique deuxième album, Killers, paru aussi en 1981. Midi 47, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain l e f e v r e c k c l a s s i q u e qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.、L、émission présentée tous les vendredis des m i d i piles de midi à 17h. Et cette semaine, je vous présente un, un spécial Hard Rock et Metal afin de souligner la tenue de la n e u v i è m e édition du Toit r i e l Metal Fest qui, qui a lieu ce soir et demain samedi à la bâtisse industrielle Du terrain de l'exposition. Je vous parle maintenant d'un groupe très obscur,、euh, mais une très bonne formation britannique du nom de Satan, qui a fait paraître un excellent disque, un véritable petit chef-d'œuvre du métal anglais des années 80, intitulé Court in the Act. Groupe originaire de Newcastle et dont faisait partie Brian Ross, l'ancien chanteur de la formation Blitzkrieg,、euh, qui a connu une certaine renommée underground, surtout à cause de leurs pièces éponymes que Metallica ont r e p r i s Quelques années plus tard, la pièce b l a t z s q u e a k bien sûr, dont le, le riff de guitare est un véritable plagiat de celui de la pièce Hocus Pocus du groupe Focus, mais ça, la plupart des fans de métal en général Ne le savent pas. Donc,、euh, Blitzkrieg s'est séparé après avoir sorti、euh, sa pièce、euh, éponyme sur 45 tours et、euh, Brian r o s s s'est joint au groupe Satan pour l'enregistrement de leur premier album qu'ils ont baptisé, comme je l'ai dit plus tôt, Court in the Act, paru sur l'étiquette Neat en 1984. Album très heavy metal pour l'époque. On n'était pas loin du thrash、euh, que Metallica et Slayer avait commencé à développer l'année précédente, mais avec un côté tout à fait、euh, typiquement. British qui nous fait un peu penser à Iron Maiden, mais en plus rugueux et méchant. Un album tout à fait excellent malgré la qualité très moyenne de la production, qui n'est vraiment pas fameuse, mais c'est un très, très bon album et j'aurais tendance à dire que c'est un de mes cinq ou six albums de m é t a l anglais préférés des années 80, ce qui n'est pas peu dire avec k i l l e r s de Iron Maiden, Strong Arm of the Law. De Saxon, Wildcats de Tigers of Pantang, No Sleep Till Hammersmith de Motorhead e Black Metal de Venom. C'est un album très mélodique sur lequel on retrouve un excellent travail des guitaristes Ross Tippins et Steve Ramsey qui jouent constamment en harmonie, soutenu s par la rythmique d'enfer du batteur Sean Taylor et du bassiste Graham English, véritable merveille obscure. On va tout de suite écouter、euh, trois extraits tirés de ce véritable petit bijou inconnu de la plupart des gens. Court in the Act de Satan sur les ondes de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Toit-Rivière. C'est f o u 891 FM! ジョブ、ジョブ、ジョブ。Il me semble que je suis dû pour me changer les, les idées.WOO!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 オンエスペクト・ファクシック・ハロコン・セイ・ソフォーアーション レディー・コンピューター e 1つのグラシュエーションのデ e ープレイヤーのディープレイヤーのディープレイ n ー e ディープレイヤーのディープレイヤーのディープレイヤー e ディープレイヤーのディープレイヤ t のディー l レイヤーのディ e プレイヤーのデ s ープレイヤーのディ s プレイヤー e ディープレイヤ e の m ィ t a l c o m 89。 formation de métal britannique très obscure des années 80. Quintette Satan avec trois pièces tirées de leur premier album intitulé Court in the Act paru en 1984. On vient d'entendre une pièce qui est sortie en 45 tours à l'époque, No Turning Back. Juste avant, on a entendu Blades of Steel.、Et、au début du b l o c on a entendu Into the Fire, Trial by Fire. Vraiment un excellent disque de métal anglais. Ils avaient d'ailleurs été encensés par la presse spécialisée à l'époque. Malheureusement, ça n'a pas fait long feu. Puisque、euh, peu de temps après la sortie du disque, le chanteur Brian Ross a quitté le groupe. Pour retourner avec son ancienne formation, Blitzkrieg, avec laquelle il a enregistré l'album Time of Changes. Les membres de Satan ont donc recruté un nouveau chanteur, Lou Taylor, qui a tout à fait foutu leur carrière en l'air pour plusieurs raisons. D'abord, il les a fait changer de nom, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée quand on vient de commencer à s'établir et surtout après un disque aussi fort que. Court in the Act qui avait ob obtenu une très bonne presse et soulevé l'enthousiasme du public underground. Ils ont pris le nom de, de, de Blind Fury néanmoins. Deuxième erreur, Taylor a fait prendre au groupe un virage musical tout à fait ridicule qui les a fait passer du heavy metal proto-thrash à une espèce de s i r o p hard rock commercial FM. Ça a donné l'album Outer Breach qui est vraiment une galette merdique et tout à fait sans aucun intérêt. Ça les a complètement brûlés auprès du public metal underground et même s'ils ont tenté un retour au metal par la suite avec un nouveau chanteur, Avec le EP Into the Future de 1986 et l'album Suspended Sentence de 1987, leur chance était passée et ils étaient déphasés par rapport au goût du public metal.、Euh, ils ont abandonné le nom Satan et、euh, pris par la suite celui de Pariah, avec laquelle、euh, ils ont、euh, enregistré trois albums qui n'ont pas eu tellement de retentissement. Finalement, ils sont revenus au nom de Satan en 2005 quand le chanteur Brian Ross est revenu au bercail. Il semble que le groupe existe toujours, mais ils n'ont pas l'air de faire grand-chose. Voilà qui complète、euh, cette petite présentation de Satan. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre formation anglaise très obscure, celle-là du début des années 70, du nom de Wild Turkey. C'est donc un rendez-vous.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 Dans un moment, on va entendre ben, un peu de métal varié. On va entendre Corpic Lani avec du folk metal et t i r avec、euh, du viking metal. Mais tout de suite, on va poursuivre avec、euh, ce qui était ma formation obscure d'il y a deux semaines. Très, très bon groupe,、euh, culte au niveau du métal doom. Pentagram sur les ondes de la radio campus. La station des mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Toi et Viens. C'est fou 89.1. Venez f a 俺は来てるよりも17時。 feu de métal viking progressif. Avec une formation originaire des îles Féroé, dans le nord de l'Atlantique. La formation tire avec la pièce Regine s m i d u r qui est chantée en langue Féroé. C'est tiré de leur deuxième album, très bon disque, Eric the Red, paru en 2003. Juste avant ça, on a entendu un groupe de folk metal viking, originaire de la Finlande, Corpic Lani, avec Let's Drink. C'est tiré de leur album t e r a Vascanto, paru en 2007. Ils sont très, très énergiques et festifs en spectacle. À Corpiclani. Au début du bloc, on a e n t e n d u une formation de Doom, c'est-à-dire Pentagram, avec la pièce Wartime qui clôture leur deuxième très très très bon album, Day of Reckoning, paru en 1987.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 Du Trois-Rivières Metal Fest ce soir et demain, samedi, à la b â t i s s e Industrielle. On va poursuivre avec maintenant du métal progressif. Dans un moment, on va entendre peut-être la formation la plus prestigieuse du genre. Je parle de Dream Theater. On va aussi entendre les Norvégiens de Pagan's Mind, mais tout de suite, on poursuit avec un autre groupe de la Finlande, Morphis, Towards and Against, sur les ondes de la Radio Campus. La seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est Fou89.fm.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 お cony maçon et au t r i v i è r e s m e t a l c o m au coût de 25 dollars pour un soir ou 40 dollars pour les deux soirs. Quantité limitée. CD compilation remis gratuitement à l'entrée une gracieuseté de Galley Records. Les 13 et 14 novembre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement metal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3 r i r i v i è r e s m e t a l c o m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 Uh-uh. た Excellente formation métal progressive norvégienne, Pagan's Mind, avec le, la pièce-titre de leur fantastique dernier album studio God's Equation, paru au début de l'année 2008. Juste avant ça, o entendu Dream Theater avec Metropolis Part 1, c'est tiré de leur deuxième album, et Magic Words de 1992. Et au début du bloc, on entendu n e formation finlandaise, m o r p h i s avec Towards n Again, c'est tiré de leur avant-dernier album Silent Waters, paru en 2007.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 On va poursuivre dans le métal progressif. Dans un moment, on va entendre les Allemands de Vandenplass et les Suédois de Therien. Mais tout de suite, on écoute la formation floridienne s a b a t a g e Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La Radio des m é l o m a n e s e t la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM! Hesitating, why are we pretending that we never see?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 Divertissement, information s et conneries. Tout ça dans le Dîner de Con de 11h à 13h du lundi au jeudi à s é f o u 89. -1. Le Dîner de Con est une présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Les 13 et 14 novembre prochains, la bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal en collaboration avec musique Daniel Côté, l a p u e Rock et s é f o u 89 présentent e Trois-Rivières Metal Fest, 9e édition. 14 clubs sur who are met on the net. The Black d e l i a r murder, beneath the massacre, c o v e y this unexpected toxic holocaust and suffocation. ピアー・ウォン・チ・エ・ミュー・セ・ク・ダニエル・コテオー・カリマソン et オー・トゥ・ロワー・リヴィア・メタル・ポッド・コム、オー・コウドゥ・ドゥ・フォー・ワー・オー・カリ・ドゥ・ロワー・ポッド・ワー・レ・ドゥ・ロワー・レ・ドゥ・ソワー。コンディティ・リヴィア・リヴィア・レ・コッドゥ。 Foo, 89%. The Méchant, the Vigil de la Cop, t e Vigil de la Cop is Méchant. We've got a song for you, you already know. You want to sing with me? It's a brand new version of. s o many t e a r s La formation symphonique suédoise t e r i a n avec la version en concert de Wine of Luca qu'on retrouve sur leur album Live Gothic paru en 2008. Juste avant ça, on a entendu les Allemands de Vanden Plass avec la très belle version spectacle de How Many Years tirée de l'album Spirit of Life paru en 2000. Au début du bloc, on a entendu un des premiers groupes à qui on a apposé l'étiquette metal progressif Savatage avec la pièce Watching You Fall et c'est tiré de leur album Handful of Rain paru en 1994.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 Heure par heure sur le site de Capital du Metal à l'adresse tout simplement capital du m e t a l c o m Donc, pour être au courant du déroulement du Metal f e s t vous pouvez vous rendre sur le site de Capital du Metal. Je vous parle maintenant de nouveautés, je vous parle du tout nouvel album studio de la formation de métal progressif symphonique hollandaise, EPK. Qui vient tout juste de sortir et qui s'intitule Design Your Universe. Et Picard, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est le groupe de l'ancien guitariste de la formation After Forever, Mark Jensen, qui s'est entouré d'excellents musiciens, c'est-à-dire le claviériste Coen h Jensen, le bassiste Eve Hutz, le batteur Arian van v i n s e n b e e k qui faisait partie auparavant de Gaudi o Throne, tout comme le guitariste Isaac Delahaye. Qui s'est、euh, joint au groupe l'année dernière. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, la chanteuse mezzo-soprano Simone Simons. Quatrième album studio en carrière pour ce jeune groupe qui existe depuis 2003. Le précédent de Divine Conspiracy est sorti en 2007 et je l'avais beaucoup apprécié, surtout que le groupe avait opté à ce moment-là pour une approche plus métal et intense que sur les deux premiers albums qui étaient un peu moins r e n t s dedans. Ce virage m'avait donc beaucoup plu, surtout que le groupe m'apparaissait beaucoup plus inspiré que sur leurs deux premiers opus et évidemment la sortie de. Leur magnifique album en concert、euh, The Classical Conspiracy au printemps dernier et que j'ai passé l'été à écouter a fait que j'avais très hâte d'entendre du nouveau matériel de Epeka.、Euh, le nouveau disque est dans la même mouvance que le précédent, c'est-à-dire un métal progressif symphonique aux accents gothiques très sophistiqués, techniques et compliqués. Dominé par la voix angélique de Simon Simons et、euh, les grognements d'Oudredrombe de Mark Jensen. On va écouter, question de se faire une opinion, on va écouter trois extraits de cet album Design Your Universe de EPK sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou 89 a n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 Les meilleurs moments de C'est Fou, come on down! En présentation spéciale tous les vendredis à 6h30 et les samedis à 14h, un concentré de pur plaisir pour les oreilles, mettant en vedette Marc et Sylvain de la pilule du lendemain, Danny et André du dîner de con et Kiwan et Mathieu d'Assemblage Requis. Le Best-of, c'est chaque vendredi à 6h30 et samedi à 14h sur C'est Fou 89-1 FM. Le Noël du Pauvre est fier de présenter son 51e téléthon le vendredi 4 décembre sur les ondes de la télévision de Radio-Canada, Mauricie.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 Le Téléthon débutera à 17h et se poursuivra jusqu'à minuit. La 51e campagne du Noël du Pauvre, une tradition de générosité. Tu me prends pour un abédie, hein? C'est fou, c'est fou, s t m a l a d c e s C'est m a l C'est m a l a a l a l a s t e c C'est m a l a a l a l a s t e C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est m Formation métal progressive symphonique et gothique EPK avec trois pièces tirées de leur tout nouvel album Studio Design Your Universe paru le 3 novembre. On vient d'entendre une longue pièce à plusieurs mouvements et,、euh, quant à moi, le sommet de l'album, la pièce Kingdom of Heaven. Très Mélodique et s o p h i s t i q u é Il nous rappelle par moments o p e t h surtout la partie acoustique. Juste avant, on a entendu les deux pièces qui ouvrent l'album, Samadhi, suivi de Resign to Surrender. Très bon disque, mais il moins accroché que l'album studio précédent de Divine Conspiracy, qui était plus remarquable au niveau mélodique. Les riffs et les mélodies étaient plus mémorables. Celui-ci est moins brillant de ce côté-là, à mon avis. Les paroles aussi. C'est quelque chose qui, qui n'est pas vraiment au point chez Epica, une parole qui s o n t un mélange de morale politiquement correcte t de sirop émotif. Moi, ça m'énerve. On s'attendrait à quelque chose d'un peu plus onirique et, ou fantastique q u à ça de, de la part d'Epica. De La rectitude politique dans le métal, ça détonne et ça agace. Néanmoins, c'est、euh, très bon comme album pour ceux qui aiment le métal progressif symphonique, mais ce n'est pas le meilleur de Epica.、Euh, il est meilleur, par exemple, que Consign to Oblivion, mais une coche en dessous de Divine Conspiracy. Je lui donnerai un 8 sur 10, qui est tout de même très bon.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 On va maintenant poursuivre avec un peu de thrash et de métal le plus musclé. Dans un moment, on va entendre Motorhead et les Québécois de Voivode. Mais tout de suite,、oh, on va écouter une petite pièce ça, tiens, de Metallica. Motorhead avec leur classique, enfin, un de leurs classiques, Killed by Death, qui est paru à l'origine sur l'album No Remorse, qui est paru en 1984. Dans une magnifique pochette entièrement faite de cuir. Juste avant ça, on a entendu Why w h a d avec Panorama, ça vient de l'album Angel Rat 1991. Au début du bloc, on a entendu Metallica avec Phantom Lord, c'est tiré de leur premier album Kill Em All, véritable chef-d'œuvre du métal, sorti en 1983. Il est 14h59, vous êtes à l'émission r é c l a s s i q u en compagnie d'Alain Leferme jusqu'à 17h. r é c l a s s i q u e je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter une entrevue que j'ai réalisée cette semaine avec le grand Manito u du Metal Fest, c'est-à-dire Jeff Hull. Pour le moment, on va poursuivre avec un peu de thrash et de p o s Proto Thrash, dans un moment on va entendre Slayer et Megadeth, mais tout de suite on écoute les Canadiens de Anvil, Metal on Metal sur les ondes de la radio Campus, la station des Mélamanes et la seule à diffuser du vrai métal. C'est fou, 89.1 à Trois-Rivières. ジョブ、ジョブ、ジョブ。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 Plus fort que ça! Les championnats de j a m m e débiles de m a t a n Frac, tous les samedis、hey! à 13h、hey! sur les ondes de s e p u 891、hey! Les 13 et 14 novembre prochains, la bâtisse industrielle, Bois Rivière Metal en collaboration avec Musique Daniel Côté, La Pus Rock et s e p u 891 présentent le Bois Rivière Metal Fest, 9e édition. 14コープする女は、メタンはなく、The Black d h e l i a Murder、Beneath the Massacre、c o v i d i s Unexpected, Toxic Holocaust へ、Suffocation! ピアー・ウォン・チェ・ミュス et Daniel Côté、オカリマソントゥ・ロリヴア・メタル・ポン・コム、オー・コウ・コウ・ドゥ・フォル・ア・ソン・アウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ・コウ。 ただのシャトウ I'm doing my wig hurt all h e way t h r o u p Bubble Slayer with、uh, Jesus Saves. Tiré de leur album classique Raining Blood de 1986, tout comme la pièce qui a précédé Altar of Sacrifice. On a aussi entendu Megadeth avec Wake Up Dead, la pièce qui ouvre leur deuxième album Peace, Sell, But Who's Buying de 1986. Megadeth et Slayer qui devaient être en spectacle cette semaine、euh, au Québec, mais qui, malheureusement, à cause de la santé de Tom Araya, chanteur de Slayer, ça a été、euh, ben, seulement reporté à une date ultérieure. On ne sait pas encore quand, mais、euh, Ça va avoir lieu.、Euh, Anvil a ouvert le bloc, formation canadienne de heavy metal, avec un de leurs classiques, la pièce Metal on Metal, qui donne son titre à leur deuxième album paru en 1982.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 Avec、euh, le grand Manitou du Metal Fest,、euh, Jeff Hull. Évidemment, nous avons discuté de l'événement, mais aussi de la santé、euh, du métal en général. Et voici ce qu'il nous a dit à propos de la scène. Elle continue à, je dirais, à grosser ou à, et en même temps à survivre parce que c'est toujours un combat de tous les instants pour que le métal reste, reste à flot, mais on a Il y a toujours des bons groupes, des bons shows.、Euh, regarde tout ce qui se passe internationalement qui vient à Montréal, Québec, puis même des fois à Trois-Rivières. Fait sais, tu que, la, la scène elle reste très vivante.、Là. Tu dirais qu'il y a une bonne relève? Oui, il y a une très bonne relève. Il y a des, des nouveaux groupes là,、euh, qui, qui, qui commencent à faire des tournées internationalement. Je veux dire, en, Si on parle à des groupes locaux comme o n e x p e c t Augury, b e n n y t h e Massacre, The, The Spice Icon. De s s p i c e Icons sont rendus,、euh, commence à être un gros niveau, là, mais il y a toujours des nouveaux groupes qui, qui font des, des, des, des tournées internationales. Vu Là, 7-8 ans, ils n'avaient pas mal moins. Tu s s t'as avec Cryptopsy, t e s avec les M, mais c'était rare. Mais là, à cette heure, t'en as plus souvent. T'as Blackguard qui, qui, joue, qui font des tournées avec Antiferum.、Euh, ils sont、euh, sur un gros label américain. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a plus de groupes québécois qui, Qui, qui, qui ont la chance de, de sortir. Puis il y a des groupes ben, comme Covid-10, ils ont été en Europe l'année passée. Il、euh, y a des choses plus qui se passent qu'au-delà internationalement. Puis il y a des gros shows qui se passent, il y a des bons shows locaux aussi. Trois-Rivières,、bon, on essaye de toujours garder le, le, le flambeau、euh, allumé. Puis Trois-Rivières Metal Fest, je pense que c'est comme la, la grosse fête、euh, annuelle qu'on a organisée pour le métal dans le coin. je pense que le monde nous suit bien, c'est le fun. Bon, on est rendu à n e u v i è m e édition, ça fa fait que. On le sait, les ventes de disques sont en baisse depuis des années, mais du côté des spectacles, est-ce qu'il y a une baisse aussi Est-ce que les auditoires sont, sont encore bons dans les spectacles Bien, Je dirais qu'il y a une multiplication de spectacles. C'est sûr q u e ce qui fait que、euh, le client a le choix de beaucoup de choses il y a peut-être des shows qui, prennent,、euh, qui sont moins forts que d'autres, mais les gros shows restent les mieux cotés ils sont courus ils g a e n le monde a de l'argent pour acheter de la, de la marchandise. Les ventes de 10, ça, on le sait, c'est facile sur Internet de, de se le procurer. fait que l'argent va ailleurs. On、mm -hmm. va sur les gilets, on va sur les,、euh, les, les, les spectacles.、Euh... Comprends-tu? Parce Selon toi, les groupes ne sont pas vraiment perdants en b o u l de b i g n C'est sûr qu'à quatre parts, c e t sûr q u、euh, on p o u r r a faire un débat là-dessus, le, le, le downloadage. c'est bon. Pour un nouveau groupe qui veut se faire connaître avec MySpace, ça, c'est très bon. Mais c'est sûr q u e Il y a juste un milieu qu'on n'a pas encore atteint, qu'il faudrait qu'il soit atteint. Parce que ça coûte de l'argent faire un album. Une compagnie de 10 met de l'argent pour mettre le groupe sur la route, pour le faire connaître. Là, les, les moyens sont, sont pas mal limités. Les labels doivent trouver d'autres manières d'avoir des, des entrées d'argent. C'est pour ça qu'à c e t e h e u dans les contrats, les, les compagnies demandent、euh, d'avoir un certain nombre de gilets du groupe qu'eux autres vendent pour.、Euh, Ouais. C'est une des manières、mm -hmm. qui. qui ça, ça, ça bouge toujours, hein, ce, ce milieu-là. Je veux dire, si tu c o m p a r e s 10 ans ou v'il 15 ans, 20 ans, toujours de quoi de nouveau, d'ajustement. Fait que là,、euh, c est, c est, le monde tendrait à s'ajuster en conséquence.、Mm -hmm. Euh, Parle-nous de cette neuvième édition. Qu'est-ce qu'il y a de neuf、euh, au Met a l f i c e cette année? Ben, on, moi, j'ai l'impression qu'on e s s a i e toujours de grossir.、Euh, Bien, Moi, je le sais, on grossit parce que les budgets deviennent tout dedans de plus en plus、euh, vertigineux.、Mm -hmm. Mais c'est quand même, comme on pourrait dire en anglais, challenging.、Là. Fait que、euh, Cette année, on était chercher deux grosses pointures、euh, internationales comme Headliner, que je pense que tout le monde va être content de voir à Trois-Horbières. Euh, le vendredi le 16 novembre, on a Suffocation. Qui viennent de?、Euh, eux autres viennent de New York, ils ont sorti un nouvel album. On Été chanceux, on les a pris comme sous le fly parce qu'ils s'en viennent en avion, ils repartent en avion. Ils ne sont pas sur une tournée, là. on a réussi à les avoir comme.、Okay. Euh, ils viennent spécialement pour.、Euh, Spécifiquement pour. o u i c'est comme、euh, exclusif. Ils ne vont pas à Montréal le lendemain, à Québec le, le, la veille, tu comprends, ce n'est pas une、bon. tournée. Ça fait q u e f f o c a t i o n c'est un groupe cul du death metal des débuts des années 90、euh, qui, qui est très très bon.、Euh, Je veux dire, pour les amateurs de death metal, Suffocation, c'est un, un des, des, des tops. Deuxième présence à Trois-Rivières. Ils sont venus la dernière fois en 1997 au Macky's a r pour la tournée Despise the Sun. Puis on est aussi en fermeture le samedi 14 novembre dans The Black d a h l i a Murder, un, grou un groupe de Détroit. Puis ils viennent de sortir un nouvel album aussi, un très bon album. Sont en tournée avec、euh, un autre groupe américain qu'on a eu aussi, qu'on est content d'avoir, c'est Toxic Holocaust,、mm -hmm. qui vont être le samedi. Ça, c'est plus du trash,、euh, un peu punk, c'est bars.、Euh, euh, c'est vraiment, c'est sur relapse, hein, Toxic Holocaust.、Euh, ça, ça vient de Seattle. Mais on a d'autres bons bon groupes, des, des, des bonnes pointures,、euh, disons, du Québec. On a Covadis le vendredi. On a Unexpect aussi, qui est toujours le vendredi. A Perfect Murder, Fuck the f a c t Aternam, Slodeveen. Puis le samedi, ben, o、okay, n a Black d a h l i a Murder, Redliner, mais、euh, on a Blinny d e Massacre,、mm -hmm. Toxic Holocaust, Blinded by Fate de Québec, Micronomicon de Montréal, Vatican de Montréal et Cryptic Calling de r o u y n n o r a n d a Un bon black metal.、Euh, tu parlais、euh, un peu plus tôt, là, tu disais que、euh, pour toi, le Metal Fest, c'est、euh, la grande fête du métal à Trois-Rivières. Mais、euh, pour toi, c'est quoi la mission、euh, du Metal Fest?、Hein? Ben, ça a parti en 2001. Puis, l'espèce le, le, de mission qu'on s'était donnée, c'était drôle parce que Samuel Landry, mon partner, m'avait dit il faut sauver le métal. On va se faire un c h o i x avec plein de bandes locales. On se fait un espèce de petit festival où on avait fait ça au m a q u i s a r à l'époque. Puis, on est parti avec le même concept qu'on a aujourd'hui avec le CD et tout, mais c'était sur un soir. Puis, ça v a marché super bien. Là, on avait eu un,、euh, le m a q i s a r d à la f u l puis ça tout le temps, ça jamais dérougi d'un an à l'autre. Fait sais, tu que, On était très surpris parce que les shows, ben, shows, des shows à full au Maquisard, c'était bien rare. pis Même aujourd'hui, tu sais, ou、euh, dans des salles de même.、Là. Fait q u e s a parti de là. donc, La mission c était de, de refaire revivre la scène、euh, à t r o i s v i e l s de tout le temps mettre du bois dans le poêle, comme on pourrait dire.、Mm -hmm. euh, à force de, de s'en aller, ben là, les à l grosses pointues, veux, veux p a si s tu veux augmenter ta, ton affaire, faut, tu ne peux pas y mettre des v a n n e s locales. s s tu a i Fait qu'on a comme tout le temps mis des, des, des, des têtes d'affiches. On, on a quand même eu des têtes d'affiches qui venaient d'ici comme martyrs,、euh, entre autres. Mais、euh, le bassin de bennes Lo locaux n'est pas、euh, assez pour faire un u festival de bennes locaux et dire rempli d'une grosse salle. Fait qu'on a mis ça plus gros. Mais ça reste toujours, q u on veut toujours garder au moins un bennes de, de, de la région sur le festival.、Mm -hmm. C'est pour ça que cette année, on a mis Slowdv. Okay. C'est un bon band de, de, de black metal qui,、euh, qui roule sa b a s s e depuis un bout. Fait Ils sont, sont très professionnels. Il y a des gars de Strong Empire dans ce groupe-là. L'année passée, c'était Genocide, puis m a r t y À Tous les ans, il y a comme Il、euh, deux ans, ans c'était Strong Empire. Tu sais, de mettre les bons, bons bands qui méritent de, de jouer. Il faut, faut aussi que la qualité soit là.、Mm -hmm. u n autre、euh, facette, c'est la qualité. On ne peut pas mettre des bands moyens. C'est ton chum. Tu sais.、oh oui, le problème, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de demandes. Puis Je connais beaucoup de groupes dans la scène. Ça f Il à faut dire non.、Hein. Puis Ça ça fait mal au cœur de dire non, de même des fois des chums. Mais il faut gérer ça comme. Ça ne d i r a i t pas une business, mais il faut avoir des balises pour arriver à donner. Il、euh, faut que les groupes aient、euh, une valeur.、Euh, Musical,、euh, même je te dirais, il faut penser un peu en, en businessman, il faut qu'il y ait une valeur marchande aussi. C'est plate à dire, là, ça a l'air mercantile, mais tiens, un, un festival de même, ça coûte beaucoup d'argent à monter, puis il faut remplir la place, comme on pourrait dire. Mais ça reste que les choix qu'on met là, C'est des bandes professionnelles, c'est des,、euh, des groupes qui ont tous des albums ou presque, ou qui font des tournées. Groupe s comme b e n i y l m a s s a c r e on expecte, ça fait des tournées au bout.、Euh. On a cette année aussi、euh, le retour de Perfect Murder, qui était、mm -hmm. sur Victory Records, qui était, avait arrêté les activités. C'est、euh, un groupe de Drummondville. Puis là, ils refont un comeback. L'année passée, le comeback, c'était Oblivion. <rire> fait qu'on a toujours de quoi de spécial、euh, rattaché à notre métal fait. C'est toujours、euh, deux, trois facettes là, à, à souligner. Que dis-tu à ceux qui c h、euh, i a r e n t qui reprochent au Metal Fest d'être plutôt un Death Metal Fest parce qu'ils trouvent que les autres types de métal ne sont pas représentés, qu'il n'y a pas de Power Metal, il n'y a pas de Metal Progressif, de Doom, de Metal Folk à l'affiche. T'en dis quoi ces c r i t i q u e s Moi, je te le dirais, premièrement, c'est un Metal Fest, ext... c'est du m é t a l Extrême. Ça fait que c'est bien plate pour ceux qui voudraient voir du. du、euh... Du power metal et du, du, du metal propre et agressif, mais je pense que le mix sera i t difficile à faire. Il、mm -hmm. faudrait, en ce temps-là, avoir comme deux ou trois scènes, un peu comme le w a l k e n ou les festivals、mm -hmm. en Europe, puis avoir un stage, comme, un stage qui fait plus du power metal, l'autre stage plus de a t h l'autre black. Des, dans ces festivals-là, ça marche parce q u e La, la, la crowd, va, ça, ça mélange plus.、Mm -hmm. que, mais par contre, je suis pas trop d'accord à dire qu'on fait rien que du dead metal parce qu'il y a beaucoup de styles.、Euh, C'est un metal fest et non un dead fest ou un black fest. C'est. Moi, je considère que c'est un métal fest pis,、euh, parce que tu as du death metal, mais tu as du metal mélodique, t as、euh, du metal expérimental qu'on expecte, tu as du hardcore, ben, metalcore, disons, tu as du g r i n d avec fuck the fact, tu、euh, mm. Vatican, c'est un espèce de, de death and roll black,、euh, tu as du black metal avec uh, uh, Cryptic Callings, Lord V. i g n On a toujours essayé de mettre tous les styles. Bon, il y a des années que, tout dépendant comment ça. Des fois, on a plus de, de metalcore, on a plus de, un petit peu plus de mélodique. Il y a une année, on a moins de black, plus de black. Ça dépend comment que les, la conjoncture est.、Mm -hmm. C'est quoi la, la, la, la, la formule qu'on veut prendre cette année-là? C'est quoi qui, qui se passe? Il y a eu des années que l'année passée, on n'a pas eu beaucoup de black, mais on se l'a fait dire. Mais ça a donné de même. Il、mm -hmm. faut, faut avoir des. Il faut que les bandes. En tout cas. On essaye de d'en de, de mettre pour tout le monde e i s a m a l g a m e r qu'est-ce qu'on a ensemble. C'est pas un. d'être un s cochon qu'on fait, là, non plus, là, tu sais, a la, la US, mais on, on essaye de mélanger. Tu sais, l e s gars, le Texas Colorado, c'est du trash. Benin Massacre, c'est comme middle core、euh, technique, d e a t h core, je sais pas comment dire ça. Black Dahlia Murder, ben c'est comme.、Euh, c'est un, un genre de d e a t h core, mais,、euh, mais tu sais, c'est pas pareil comme suffocation. Fait que je pense que. C'est assez, assez amalgamé, là. Moi, je pense,、euh, pour l e s styles plus soft, on peut pas mettre un ben à la m o d e l e s Crew dans, dans, dans l e lot on... Je pense que ça marche. C'est bien plate, là, mais il... il y a de quoi qui marchera pas, là. C'est comme aller voir Kiss, puis en première partie, t'aurais Cannibal Corp. s e Ça marchera peut-être pas, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on a une limite, là, à où est-ce qu'on peut aller, à mélanger les styles. Je pense qu'on a quand même encore cette année été capable de mélanger les bons, les bons styles. Mais ça reste de la musique extrême, métal extrême.、Okay. Mais j'ai rien contre le power metal ou、euh, les autres sortes de musique, s j'en écoute, là. Mais il faut. Pour notre, pour notre affaire, il faut arranger ça à un mode. là, C'est comme ça que tu doses. b e n je pense, là, tu sais. On a un after party aussi après pour le continuer les festivités. On a ça depuis、euh, tous les ans.、Okay. Euh, au Rock Café l e s t a g e、euh, le chic cabaret Rock Café l e s t a g e Au、ouais. Cable m、bon. a d e l e i n Au Cable Madeleine. Câble Madeleine.、Euh, le vendredi, nous avons Unleash d e a t qui est un hommage au Death Metal des débuts des années 90.、Euh, C'est un band cover qui font des, des, des,、euh, des pièces de Cannibal Court, Morbid Angel, Napam l Death, Bull Thrower. v i e n n d'où Les autres viennent de Rimouski. OK. Puis le, le lendemain, le samedi de 14, ben, on a Reuter, t qui est un groupe de trash de Québec. Oui, je les ai vus. C'est bon, ça. Fait que eux autres, c'est des bons tracheux à boulot de bière. C'est、ouais, party. C'est vrai. Bon, il faut penser un peu à Warbringers dans le main. Ouais, même ouais, c'est dans, dans ouais, cette、ouais. catégorie-là. Fait、ouais. que je pense ça, c'est pour finir la, la soirée. Ça coûte 5 à l'entrée. Vous avez un billet deux pour un pour la, la bière. Fait que pour ceux qui sont capables jusqu'au bout, il y, y a ça en plus. Les billets sont toujours en vente、euh, chez Musique Daniel Côté, Le Colimaçon, Musigo,、Dan、Les 10 et Rubens à Drummondville,、euh, Profusion Montréal, Vision Rock à Québec, et sur le 3VMetal.com i e pour、euh, le service PayPal. Fait que c'est 25 par chaque billet chaque soir ou 40 pour les passes. Les passes, c e limité. e s Puis le soir, on a, faut les acheter d'avance, pis les passes n'auraient plus à l'entrée. Fait que, c'est ça. Pis u un CD compilation,、euh, grâce au site Gully Records. Qui est, à, qui, est, qui est donné à l'entrée à, à tout le monde qui,、euh, qui rentre au festival. C'est un peu la même chose que le, les, les autres années.、Mm -hmm. euh, euh, C'est pas mal ça. Puis le, le tout commence, les ports e trouvent à 5 h. Les premiers bains commencent à 6 h 30. C'est un rendez-vous encore cette année à la bâtisse industrielle. C'est à côté du c o l i s é e de Trois-Rivières.、Euh, Au parc d'exposition à, à, à Trois-Rivières. Je pense que c'est facile à trouver. Suivez les pancartes、euh, Metal Fest en ville qu'on va mettre la veille. puis Vous allez vous, vous retrouver dans, dans, dans, le, dans la super fête du, du métal à Trois-Rivières. <rire> je te remercie okay, infiniment je... d'être venu et de t'être déplacé avec Classic. On va espérer que les amateurs de métal de la région vont aussi se déplacer et se rendre au Metal Fest pour cette neuvième édition. Ben, je te remercie、Jeff. bien gros, Alain. Ben, oui, le monde va nous suivre. Ils nous suivent tout le temps. Merci. véhicules immatriculés au Québec devront être munis de pneus d'hiver entre le 15 novembre et le 15 avril. Donc, n'attendez pas pour vous rendre à votre magasin Canadian Tire. Allez voir les spéciaux en magasin sur les différentes promotions sur les pneus d'hiver ainsi que sur toute la marchandise hivernale. Commencez l'hiver du bon pied avec votre magasin Canadian Tire. Informations et conneries, tout ça dans le Dîner de Con de 11h à 13h du lundi au jeudi à CIFU 89.1. Le Dîner de Con est une présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Tous les jeudis s o i r entrez dans la spirale dès 18h sur CIFU 89.1. Oh! i ー、eh、de ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ de s ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ s ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ Juste avant la pause, on a entendu la formation montréalaise Covidis avec Silent Skulls d e Storm, qui s'est tiré de leur album Live in m o n t r e a l Paris il y a deux ans. En 2007, Covidis qui seront en spectacle ce soir au Metal Fest, juste avant Suffocation et qui vont suivre Unexpected.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 Du Trois-Rivières Metal Fest ce soir et demain samedi à la b â t i s s e industrielle. Dans un moment, on va entendre un peu de Cradle of Filth tiré de l'oreille. Excellent dernier album studio, Godspeed on the Devil's Thunder, ainsi qu'une pièce d'Exodus tirée du disque Atrocity Exhibition de 2007. Mais tout de suite.、Euh On écoute les Norvégiens de Dimbu Borgir, aux les o n d e s de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai métal à Toire et bien, c'est fou! 89.1 FM! C'est f u San Francisco, Exodus avec Children of a Worthless God, pièce tirée de leur dernier album studio original. アトロシティー・エクスビション、エクビット A、セパーー・セプ。Juste avant ça, on a entendu c r i d l e of Filth avec The Death of Love, セーティー・デルアンニュー・アルバム、g o d s p e d on the Devil's Thunder, パーユー・デューユー・ユー・デューユー・デューユー・デューユー・デューユー・デューユー・デューユー・デューユー・デューユー・デューユー・デューユー・デューユー・デューユーユーデューユーデューユーデューユーデューユーデューユーデューユーデューユーデューユーデューユーデューユーデューユーデュー2007。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 Formation qui est en spectacle ce soir, qui、euh, va venir comme ça nous parler de, du spectacle et ainsi que des projets futurs du groupe. Je vous parle de ma deuxième nouveauté de la semaine. Il s'agit du tout nouvel album d'une formation de vétérans de la scène thrash canadienne, c'est-à-dire Sacrifice, qui sont de retour avec un nouvel album studio, leur premier en 16 ans, soit depuis l'album Apocalypse Inside. 1993, ce nouvel album s'intitule The Ones I Condemn, e mais en vedette la formation originale qu'on retrouvait sur les trois premiers albums du groupe, qui en compte cinq en tout. Euh, personnellement,、euh, je n'avais rien entendu d'eux depuis l'album Forward to Termination de 1988, qui était une véritable petite merveille que j'ai passé l'été 88, justement. À écouter intensément.、Euh, évidemment, nonobstant la somme de talent s qu'ils ont, les groupes canadiens ont toujours eu de la difficulté à s'exporter à l'extérieur du pays et Sacrifice ne fait pas exception, ce qui fait qu'ils se sont、euh, séparés après le quatrième album, le très bien nommé Soldiers of Misfortune, qu'on pourrait traduire par.、Euh, Soldats d'infortune. Donc,、euh, ils se sont séparés, question de mettre du beurre、euh, sur leur pain. Ils ont abandonné la musique pour aller gagner leur croûte ailleurs, dans d'autres domaines, parce que gagner sa vie en faisant de la bonne musique,、euh, du bon métal ou du rock alternatif au Canada, c'est très, très difficile. Toutefois,、euh, Malgré la, la fin comme ça de Sacrifice, il subsistait tout de même un certain, un certain intérêt pour le groupe, puisque depuis quelques années, les membres du Quatuor recevaient régulièrement des offres de la part de producteurs de spectacles pour qu'ils se réunissent. Et ça a fini par donner le goût aux, aux musiciens de Sacrifice de rejouer ensemble. Et heureusement, parce que、euh, ce tout nouvel album n'est rien de moins qu'absolument spectaculaire. Le groupe donne des spectacles depuis 2006, mais l'album a été enregistré au début de cette année. Et、euh, ils en ont envoyé、euh, des exemplaires à certains médias en août. Mais l'étiquette de disque Sonic Union vient de sortir sur le marché canadien le 27,、euh, 27 octobre dernier avec une pièce en bonus, une reprise du classique Anthem The Rush auquel Sacrifice a donné un traitement vitaminé.、Euh, depuis qu'on l'a reçu à la station, cet album de Sacrifice, je l'écoute constamment. Le nouveau Slayer ou le Epica sont très bons. Ils font des séjours fréquents dans mon lecteur CD, mais je reviens toujours, constamment, au Sacrifice, qui est vraiment fantastique. Ils sont dans une forme tout à fait prodigieuse et ils jouent comme s'ils si avaient encore 18 ans. Il n'y a, a eu aucune baisse d'intensité ni de passion dans leur musique, qui est énergique à fond. Ça arrache, ça décape, ça varlope dans tous les sens, ça sonne l'enfer, ça varge du début à la fin. Une véritable jouissance auditive. On va tout de suite en écouter quatre extraits de cette petite merveille de thrash authentique. Sacrifice sur les ondes de la radio campus. La seule station à faire tourner du vrai métal à Toit-Rivière, c'est f o u c a u l Des cataracts et l'hockey junior majeur, le football, le sport étudiant, les arts martiaux mix et bien d'autres. Manquez pas l'inconduite de partie. C'est quoi ça, l'inconduite de partie Il y a plusieurs gars qui se font aller la y o c h t pendant deux heures sur un tas de sujets dans le sport amateur. L'inconduite de partie, il est mardi 9h sur les eaux de C'est Fou 89. Informations et conneries. Tout ça dans le dîner de con de 11h à 13h du lundi au jeudi à Sifu 89. -1. Le dîner de con est une présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Les 13 et 14 novembre prochains, la bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal en collaboration avec musique Daniel Côté, La p u c e Rock et Sifu 89 p r é s e n t e t r o i s r i v i è r e s Metal Fest, 9e édition. 14コンテスト2つは、メタンは全て、The Black l i a Murder、h e n e e d the Massacre、c o b e t h s Unexpect, Toxic Holocaust a Suffocation。ピアー・ワン・チェ・ミュス・エク・ダニエル・コテ、オー・リマソン・エオ・トワ・ Rivière ・メタル・ポン・コム、コウ25ドラープォン・ソ40ドラープォン・レ・デュ・ソワー。Quantité limitée.CD compilation は、ミー・ガー・ e ューティー・マー・ア・レ・イ・ウィ レ3ィー14の間、私たちのデーズのディーズのディーズのィーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズのデン、ーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズのディーズ Quoi du genre canadien Sacrifice avec quelques extraits de leur tout nouveau et excellent album The One's I Condemn que j'ai trouvé absolument fantastique. On vient d'entendre la très rapide Hiroshima. C'était précédé de la plus progressive The Great Wall et juste au début, au début du bloc, on a entendu la pièce titre ainsi que We Will Prevail qui ouvre l'album avec brio. C'est vraiment l'album de thrash de l'année pour moi. Le Slayer est très bon, mais j'ai préféré l'album de Sacrifice qui est tout à fait prodigieux. 16h21, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefer. r o c Classic, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock à l'évolution du rock à travers le temps. Émission présentée tous les vendredis de midi pile à 17h. Et、euh, cette semaine, je vous présente un spécial métal afin de souligner la tenue de la n e u v i è m e édition du Toit Réveillé Metal Fest ce soir et demain. À la bâtisse industrielle du terrain de l'Expo. Et justement,、euh, j'ai la chance en ce moment、euh, d'être en compagnie de deux membres、euh, d'une des formations les plus intéressantes, complexes et sophistiquées de la scène métal actuelle. Je parle de Unexpect, je suis avec、euh, c K.O.T. et Borboin. Donc,、euh, bonjour et bienvenue à, à C'est Fou, avec Lessic. C'est un très grand plaisir de vous recevoir, messieurs. Merci l e z a l l u z C'est un plaisir pour moi <rire> d'être en votre compagnie, mon cher. Oui. Euh, il se passe、euh, plein de choses intéressantes、euh, pour vous ces derniers mois. Vous êtes、euh, de retour、euh, d'une、euh, tournée européenne majeure en compagnie de Dream Theater, Opeth et、euh, Big Elf.、Euh, comment ça s'est passé?、Euh, C'était correct. Non, c'est une blague. C'était hallucinant. C'était un autre niveau. C'était vraiment une expérience incroyable. c e s t six semaines、euh, non-stop de. De, de, de bonnes bouffes européennes et puis de shows devant des milliers de personnes dans des belles salles en Europe. o tout à l'heure, les cuisiniers étaient anglais. Oui, ils étaient britanniques. Oui, oui, puis ça avait vraiment beaucoup, beaucoup d a l l u r e Oui, oui, mais ils faisaient une sélection、euh, conceptuelle, d é p e n d a m m e n du pays.、Ouais. En fait, on, on a plus parlé de la nourriture que des shows comme tels, mais c'était vraiment. <rire> <un peu. rire>、euh, non, non, en gros, c'était vraiment. Tu sais, c'est sûr que jouer avec, avec des head un headline comme ça, c'est. Ça n'a pas vraiment de prix, dans le sens qu'on avait des, des, des salles combles. Puis aussi, je pense que c'était un public qui était. <rire> très réceptif, vu que c'était le Prognation Tour、okay. et non、euh, genre juste Dream Theater qui tournait puis avec des openers. Donc ça, ça donnait、euh, une dynamique que tout le monde était allé au début du show.、Euh, le monde s'attendait à avoir quelque chose、euh, de différent de, de, différent、mm -hmm. de toutes les bandes. C'est la veine progressée, donc c'est une, une scène qui est ouverte d'esprit. aussi. Puis <rire> on, on, on avait des salles c o m b e s même à 6h, 6h15, 7h. Ça, c'était vraiment hallucinant. Au, au début, on s'attendait à a voir personne au début du show parce que tout le monde qui arrive plus tard à voir Dream Theater, surtout en Europe, Ça se couche plus tard.、Mm -hmm. fait que, mais là, ici,、euh, avec, avec Dream, c'était quand même.、Euh, on on, on, on était bien contents de pouvoir voir qu'il y avait un public qui était réceptif et qui attendait, qui, qui, qui, qui était avide de, de, de, de stock. Là, on pouvait, pouvait le randonner et il était content. Il n'y avait pas de juste fan de Dream, sûrement, là, mais c'était. On voyait que c'était des belles surprises pour du monde. Puis、euh, autant nous autres, Big Off qu'Appet, que, que c'était tout différent, tout, tout ça c o m p l è t e e n é t a i t vraiment、euh, sympathique.、Mm -hmm. pis, ouais. Vous avez eu des bonnes critiques?、Oui, oui, euh, C'est、oui, dur à dire.、Bon. On a、Mais、juste accès ben... vraiment aux critiques françaises, anglaises. Parce que <rire> sinon, <rire> en Slovénie ben, ou en Pologne, qu'on a vu des accents, des cédilles sur les A, on a fait bon, ben, on ira pas r e critique. s C'était sur les E. Non, quand tu vois des CD sur les E, tu sais que t es loin de chez vous. <rire> oui, s <désolé. rire> mais,、euh, mais oui, je pense qu'en général, il、euh, y a une bonne、oui. réponse.、Oui. C'était vraiment une expérience incroyable ça, à tous les aspects. Puis les, les, les groupes sont vraiment sympathiques. Aussi,、mm -hmm. On a rencontré.、Euh, Cette joyeuse bande de rockstars tout à fait、euh, modeste. et Les groupes et, et la groupe qui accompagnaient, parce qu'on était quand même beaucoup à tourner ensemble. Tu sais, oui, une petite tournée de、euh, 70 personnes. C'est sûr. Tu sais, il y avait quand même <rire> pas mal de monde. <rire> Puis tout du monde ultra professionnel.、Ouais. Et surtout、euh, très ouvert, très, super gentil. Il、euh, n'y avait pas d'orgueil, il n'y avait pas de pilage dessus, il、euh, n'y avait, de avait pas de restriction. s On voudrait saluer、euh, Michel p o r t e n o i s de son nom d'artiste, <rire>、euh, Mike Portenoy. Oui, voilà. En fait, je l'ai rencontré il y a quelques années, C'est v r a il i est très,、ouais. très sympathique.、Ouais, euh, John Petrucci aussi. vraiment généreux avec les fans et tous ses tourmates, si je peux、ouais. utiliser l'anglophone. Le,、mm -hmm. euh, le spectacle、euh, de, de ce soir au Medal Fest, c'est le seul que vous allez donner、euh, avant un bon bout de temps parce que vous êtes en train de, tra de travailler sur un nouvel album. Euh, Est-ce que vous allez présenter du e s n o v e e l l s du nouveau matériel en exclusivité,、euh, des nouveaux oui, trucs i c'est-à-dire que l'album comme tel est fini d'enregistrer il est en train de finaliser le mix et mastering. Hum, donc voilà, l'album est vraiment c'est fini tout ça. donc Il y a beaucoup de monde qui nous pose la question justement quand ça va sortir. On est en recherche de maisons-disques en fait, pour pouvoir sortir le, le nouvel opus. Mais oui, Puis ce soir, on va, ouais, on risque, on va faire une nouvelle, c est, c est possible, une nouvelle pièce.、Ouais. Là, il y a une possibilité. Pendant toute la tournée européenne, on a, on a, on a testé une pièce là, justement, qu on, qu on, du nouvel album. Puis,、euh, donc, vu qu'on commence à être habitué un peu à la jouer après une tournée, donc,、ah. euh, <rire> on va, va s'essayer pour voir si le public québécois va bien répondre. Et、euh, <rire> ce nouvel album est intitulé. Um, c'est un, un working、okay. name, on ne sait pas、mm. vraiment encore. ok Musicalement, c'est dans la même veine. Oui, a s on répond à、euh, ça. <rire> c'est sûr que y a, y a, y a, ça reste une x p e c t ça reste cette personne qui travaille puis qui. monte Je pense que ça a été fait quand même assez différemment de i n e f l è c h e a q u a r i u m parce que. ben Moi, je parle pour les autres parce que j é t a i s pas là pendant la conception d u n e f l è c h e mais. Euh, je pense que ça, ça, ça s'est fait plus,、euh, ben, avec plus de maturité, évidemment. p u Il s i y avait pas mal de travail. puis、euh, C'est un son、euh, aussi disons, aussi fou, mais、euh, peut-être un peu plus épuré. C'est beaucoup plus d <coughs> intelligent. s o s plus beaucoup i n d i s o ne s Ah, j sais pas si c'est intelligent. Non, pas, non, non. Oui, oui c'est très intelligent. <rire> enfin, mais、euh, disons que. Non, je, je veux, on va laisser la surprise aux gens qui vont l'écouter, mais、okay. disons que ça s'écoute beaucoup mieux. disons. C'est plutôt mettre 95 idées en une pièce de 8 minutes. On, on élabore plus, plus longtemps sur certains thèmes, je pense que. Enfin, c'est de loin la meilleure、Encore、chose. q u Encore quel idée de mettre 95D i é e s dans une tune, je trouve que c'est vraiment le fun, en soi.、Oh、oui. Des, des idées, mais pas des, des, riff,、oui. des, riff. ouais, non, des riffs. J'aurais dû dire riffs. Ouais, c'est ça. Nombre 2-2. Mélodie. <rire> euh, euh, là, vous êtes à la recherche d'une étiquette de disque, mais qu'est-ce qui s'en vient par ça pour vous、euh, dans les prochains mois C'est quoi vos, vos prochains projets C'est pas mal ça, en fait. C'est pas mal l'album. C'est pas、mmh. mal.、Euh, on met sur l'album, on essaie de sortir ça, on essaie de faire sonner ça le mieux possible pour, pour nous autres, puis、euh, pour évidemment tout le monde. On essaie d'avoir.、Euh, De, de mettre le paquet là-dessus, trouver、euh, évidemment des gens avec qui travailler. Euh, On euh, est surtout en, ouais, en train de, de construire une équipe、euh, pour que ce soit le management ou.、Euh o u la maison de disques, ou、euh, le, le Booking Agent. On est en train de restructurer tout ça pour pouvoir justement faire un, un gros impact avec cet album-là. c e Sûr t s qu'en venant d'une tournée, on, de, une tournée on vient de, comme on vient de faire, on temps peut se permettre de prendre un petit break, un guillemets entre break de t o u r n é e en tout cas,、mm -hmm. pour, pour mettre le paquet justement plus sur le studio. Sur le, le, puis je pense que de toute façon, il n'y aura pas d'autres concerts avant notre lancement.、Ouais. Donc, euh, Eh bien,、euh, messieurs, je vous remercie infiniment d'être、euh, passés nous, nous voir comme ça. C'est a s s e z fou. e r c l a s s i q u e je suis convaincu que、euh, le public、euh, métal va se déplacer en masse ce soir pour aller vous applaudir.、Oh, ouais. On vous a p p l a u d i Merci, Merci beaucoup.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 Vous pouvez faire parvenir vos dons avant le 4 décembre au casier postal 141 Trois-Rivières, G9A5E3, ou venir les porter directement à la salle G. a n t o n i Thompson le 4 décembre prochain. Le téléthon débutera à 17 h et se poursuivra jusqu'à minuit. La 51e campagne du Noël du Pauvre, une tradition de générosité. Bonjour, M. Blais.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 プレイアル・メッド・マッチ・ス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・ r ンディス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・イ e r ィス・インディス・インディス・インディス・インディ i インディス・インディス・インディス・イ e ディス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・インディス・ a Murder、ディス・インディス・イン Massacre、c o デ a ス・インディス・インディス・イ t ディス・インディス・インディス・インディス・インディス・ クリアン・ウォン・チェ・ミュー、セ・ギ・ダニエル・コティ、オー・カリマソン et オー・トゥ・トゥ・リヴィア・メタル。com、お coût de 25ドル pour un soir ou 40ドル pour les deux soirs Quant。quantité limitée.CD compilation remis gratuitement à l'entrée, une g r a c u s t é de Galley Records. Les 13 et 14 novembre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement metal de l'année. Pour tous les détails, visitez le トゥ・リヴィア・メタル .com。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 Juste avant la pause, on a entendu une des formations qui sera en spectacle ce soir. C'est un de mes groupes préférés qui est à l'affiche du Medal Fest cette année, c'est-à-dire u n e x p e c t On a entendu la pièce de c h e v r n une pièce en, en trois mouvements. 16h43, vous êtes à l'émission Rack Classic en compagnie d'Anna Lefebvre. Rack Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps, diffusée tous les vendredis des midi-piles, de midi à 17h. Et、euh, cette semaine, je vous présente un spécial métal afin de souligner la tenue de la deuxième édition du Trois-Rivières、euh, Metal Fest ce soir et demain samedi à la bâtisse industrielle du terrain de l'Expo. Demain soir, c'est la formation Black Delia Murder de Waterford au Michigan qui va clôturer le festival Black Delia Murder qui donne dans le death metal mélodique et le metalcore. J'ai ici un exemplaire de leur tout nouvel album qui s'intitule Deflorate, paru il y a quelques semaines. Un exemplaire autographié. Les, euh, la troisième personne à me joindre au 376-5183, le 819-376-5183, va remporter cet album dont on écoute un extrait tout de suite. Formation originaire de Waterford au Michigan, Black t h e l i a Murder. C'est eux qui vont clôturer le Metal Fest demain soir. Et、euh, on a entendu la pièce Necropolis qu'on retrouve sur leur、euh, dernier album, Deflorate, qui est paru il y a quelques semaines. Et、euh, j'ai eu mon gagnant pour、euh, l'exemplaire autographié de cet album. Il s'agit de Fred Fleury. Donc euh, félicitations euh, et、euh, je vous souhaite une très bonne écoute. L'émission s'achève puisqu'il est déjà 16h48 et c'est déjà tout pour moi. Les palmarès, c'est fou, vont suivre à 17h avec Mathieu Plante. La semaine prochaine a v e c c l a s s i q u e ce sera spécial 3 pour 1. Je vais vous présenter、euh, donc des b l o c s de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Je vais vous présenter,、euh, entre autres, le nouvel album de Paul McCartney, Good Evening New York City. Ça va faire très changement avec cette semaine. Je vais vous parler aussi probablement des albums de Niall Mardock et Hypocrisy qui sont sortis、euh, la semaine dernière. Bien sûr, je vais vous présenter, comme d'habitude, un groupe obscur du début des années 70. Cette fois-là, ce sera la formation britannique Wild Turkey. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante, r o c k c l a s s i q u e c o m r o c k c l a s s i q u e c o m N'oubliez pas, amateurs de rock, il y a d'autres très bonnes émissions qui s'adressent à vous, dont celle de mon ami Fred Durand, qui anime le Voyage Insolite pour les amateurs de rock psychédélique. Excellente émission diffusée le lundi soir de 19h à 20h. En reprise le vendredi à 11h. Simon Fitzbé aussi qui fait un excellent travail le lundi à 20h avec ses émissions albums classiques et crotrock. Sergio Nadeau avec Rock Révélé le lundi à 19h et le Dr. Pendragon de réanimation qui est diffusé aussi le mardi mais à 21h. Les amateurs de trucs plus extrêmes. Et parlant d'extrêmes, je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce que j'apprécie particulièrement, qui est tirée du très bon avant-dernier disque du trio américain n i l e Intitulé It's a f a l i c paru à l'automne 2007. La pièce s'intitule Even the Gods Must Die. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent Metal Fest à ceux qui vont s'y rendre et y assister ce soir et demain samedi. Je vous donne rendez-vous, amateurs de rock et de métal, à midi pile vendredi prochain pour une autre émission classique. Salut!